en als je het waard bent, dan in de van de kerk van in de van de we de de C'est tiré des, des, du livre Al-Adilatul Sharia, Les al Talbisatul Hizbiya. C'est écrit par le Cheikh Hassan ibn Qasim al-Raymi. Euh, dans, dans le livre, on est rendu à la partie où il ré, réfute les arguments des Hizbiyyyīns qui essaient de justifier la participation dans les, euh, dans les parlements, puis dans les élections, puis dans ce qui a rapport avec le processus électoral, puis dans la démocratie en général. Puis le Cheikh euh, yani, ya là on est rendu à l'argument numéro 8. L'argument numéro 8, c'est quoi C'est que de fait de rentrer dans dans les élections, ils disent que ça c'est pour prendre, quand on a le choix entre deux choses qui sont pas bonnes, hein, on dit que par exemple, il y a deux choses qui sont mauvaises ou négatives, mais là, on, je on, en fait, hein, on, on prend celle des deux qui est la moins... Euh, néfaste, ou la moins grave, hein, ou la moins euh, dangereuse. Donc c est, c est, ils se basent sur euh, sur cet argument-là, en voulant dire, euh, si, si on rentre pas dans les élections, ben, on sait que les élections c'est quelque chose de mal, mais si on rentre pas dans les élections, ça va amener un, un mal plus grand encore, euh, et donc ils disent que dans ce cas-là c'est mieux. De, de participer aux élections, de ce, dans ce sens-là. Ça, c'est un une de leurs excuses, ou un, un de leurs arguments qu'ils utilisent pour essayer de justifier ça. Le cheikh, il a réfuté ça de différents points. Euh, il a mentionné quatre exemples, ou quatre, quatre, euh, quatre, quatre points de vue pour réfuter cet argument-là. Donc, le cheikh, il dit Al-Jawabu min iddati wujuh. Al-Wajhul Awal. أن نقول إن إن الوسائل حكم المقاصد، فكما أنه لا يجوز شرعا محاولة مظاهرة الله والتشبه في تشريعه بنصر رجال يشرعون غير ما شرع الله، وهذا الحاصل في في النظام الديمقراطي، كذلك لا يجوز استخدام أي وسيلة من الوسائل المؤدية. إلى ذلك التشريع البشري الذي ينازع شرع الله أو تشريع الله كانتخاب رجال البرلمان أو مجلس الشعب ليشرعوا مع الله فلا تسلم, فلا تسلم دعوة أن الانتخابات مفسدة دنيا ذلك لأن أضرار المشاركة في المعركة الانتخابية فادحه جدا على الفرد والمجتمع فأي ضرر أعظم من أن نشارك في مجلس في مجلس يعزل كتاب الله وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم جانبا ويحل محله الديمقراطية الكافرة والمشاركون من الإسلاميين لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا لأن الأمر في الحقيقة ليس بأيديهم كما هو المشاهد الآن. لشيخ premier point pour cet argument c'est que Dans l'islam, il y a une règle qui dit que, euh, les wassail, hukmul maqasid. les, moyens qu'on utilise pour arriver à quelque chose, ils ont le même verdict que les objectifs, euh, ou les, waallekum Ils doivent avoir le même verdict que les objectifs qu'on veut atteindre. C'est-à-dire que, si tu veux atteindre un objectif qui est positif, qui est bon, quelque chose de bien, Le moyen que tu dois utiliser pour y arriver doit aussi être bon, mais doit aussi être bien. C'est-à-dire qu'il doit être aussi en accord avec la charia que le but que tu veux atteindre. Donc, on peut dire, de, on peut dire dans ce cas-là que le fait de dire que tu veux arriver à établir le bien, puis ordonner le bien, interdire le mal, ou établir la charia sur la terre, tu veux passer par la méthode démocratique pour le faire. Ça, c'est pas accepté, puisque le moyen que tu veux utiliser pour le faire, c'est un moyen qui est contraire à la loi d'Allah Donc, le cheikh il dit, comme il n'est pas perdu, euh, comme il n'est pas permis dans la charia d'Allah d'imiter, d'essayer d'imiter Allah ou de ressembler, euh, de faire des ressemblances entre la charia d'Allah et la charia des êtres humains, et la loi des êtres humains que les êtres humains inventent eux-mêmes et euh, de, que c'est pas permis également dans la charia de de donner le droit à certains êtres humains de légiférer hein, ou de croire que des hommes ont le droit de légiférer en dehors d'Allah, et ben, c'est exactement ça qui se passe dans le système démocratique parce que dans, la, dans le système démocratique c'est les hommes qui légifèrent les lois, c'est eux qui s'assoient dans la chambre et qui disputent des projets de loi et qui votent ou qui euh, votent pour ou contre différentes lois qu'ils ont eux-mêmes inventées. Hein? Ils, ils, une année, ils font une loi pour permettre quelque chose, l'année l'année d'après, ils font une loi pour l'interdire, euh, ils font une loi pour ci, ils font une loi pour ça. Hein? Donc, euh, c'est pour dire que toutes ces lois-là, elles sont des lois fabriquées par l'homme et c'est comme s'ils imitent en fait euh, Allah s.w.t, dans le sens qu'ils essaient d'imiter Allah s.w.t, dans le sens qu'ils essaient de rendre halal et haram. Des choses, alors que ça, c'est quelque chose qui est uniquement du droit d'Allah de faire, de faire ce, ces choses-là. Donc, c'est ça ce qui se produit dans les systèmes démocratiques et ça, tout ça, c'est contraire à l'islam. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser un moyen euh, si ce moyen-là n'est pas en accord avec la charia d'Allah, même si on prétend que notre objectif final c'est d'appliquer la charia d'Allah par ce moyen-là. D'accord C'est comme si tu essaies d'utiliser une législation humaine qui s'oppose à la charia d'Allah pour établir la charia d'Allah. C'est contradictoire. C'est comme si tu utilises un moyen pour établir quelque chose, mais ce moyen-là, en lui-même, il, il est établi pour détruire le but que tu essaies d'atteindre. Parce qu'il est en, en opposition complète et en, en opposition totale avec le, le, le but de la charia d'Allah Subhanahu wa Ta'ala. Donc, euh, de voter ou d'élire des hommes dans le Parlement, euh, dans la Chambre des députés, et qu'eux, ils vont légiférer avec Allah wa Ta'ala, ça, c'est bien entendu qu'on n'a pas le droit de prétendre que ça, c'est un mal qui est moins grand. C'est un mal qui est plus grand. Donc, de dire que on va participer à, aux élections ou à la démocratie parce que c'est un mal moins grand que le, que le mal de ne pas participer, ben ça c'est. C'est faux. On voit que c'est pas vrai. Puisque, puisque ça, ça rentre dans le shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala de légiférer et de faire ces, de rendre halal ce qui est haram de rendre haram ce qui est halal. Donc, les, les méfaits et les, les aspects négatifs et les, les effets négatifs de participer dans les batailles, euh, ou les campagnes électorales sont très mauvaises pour les, pour les individus et pour la société en général. Et parmi les plus grandes, la, parmi les plus grandes catégories de ce qui est négatif dans ces, dans ces, dans ce système-là, c'est le fait qu'on met de côté ou on, on, on repousse euh, le livre d'Allah et la Sunnah du Prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on le met de côté totalement, puis on le remplace par le système de la démocratie qui est basé sur la mécréance et le coup. Donc, euh, on voit que les islamistes qui rentrent dans les parlements, ils ne font rien. Ils n'arrivent à rien établir à la fin. Hein ils sont pas capables de rien changer de ce système-là qui est démocratique, puisque du moment que tu acceptes de jouer le jeu de ce système, tu peux pas venir par la suite puis dire ben on veut l'enlever, on veut plus jouer selon les règles. Bien entendu, ce sera pas accepté ni par les démocrates, ni par les laïcs, ni par aucun autre des groupes qui participent à ce jeu-là. Donc le Cheikh il dit que de toute façon ce sont eux les Kouffars qui dirigent et qui contrôlent ce système, et donc tu pourras pas changer les règles de ce système-là, peu importe comment tu veux essayer de le changer. Le deuxième point que le Cheikh mentionne à ce sujet-là, c'est de dire deze punt van vue, cest de dire que supposons que c'était le but de, de, de participer aux élections, c'était de prendre le moins des deux grands, le moins des deux euh, mâles, oké, okay? le moindre des deux mâles. Est-ce que en prenant ce moindre des deux mal, hein, le, le moins pire des deux, est-ce que en, en, en, en, en le faisant, ça va enlever le mal qui est sur les musulmans, puis ça va les sortir de la situation dans la, dans la, de la situation actuelle dans laquelle ils sont, qui est mauvaise. Euh, le chef, il dit bien entendu, on sait tous que la seule manière par laquelle on va pouvoir euh, faire en sorte que le mal qui nous qui nous a atteint enlève de sur nous, c'est en revenant à Allah Taala, et non pas en faisant ce que Allah nous a interdit de faire. Et par exemple, de rentrer dans la démocratie, dans ce système démocratique là, puisque c'est une chose qui est interdite. Ensuite, le dit al Al-wajhu an adna al-mafsadatayn la la ان ارتكاب امتثاك ادنى المستحدثين واقصهما لا يتم ذلك الا في حاله واحده وهي اضطرار الاضطرار وكما بين العلماء ذلك والضروره تقدر بقدرها قال الشيخ السعدي كل محذور وكل محذور مع الضروره بقدر ما تحتاجه الضروره اوكي فاين الاضطرار هنا فهل إذا لم نشارك في مثل هذه البرلمانات سنقتل أو نحبس أو نعذب أو تنتهك أعراضنا أو تسلب أموالنا أم أننا في سعة من أمرنا ولله الحمد والحمد لله على العافية كما علينا إلا فما علينا إلا أن نتوجه إلى الله Fimaud alayhab Memfa Atuhu Memfa Ataru certain donc quand on dit que euh, de participer aux elections c'est de prendre un des deux mal qui est le moins grand. Euh, il dit que ça, c'est uniquement permis dans une dans une situation, dans un seul contexte, et c'est dans le contexte de la nécessité, dans le sens que quand tu n'as pas le choix, quand tu es contraint, pardon Exactement. Donc c'est pas dans n'importe quelle situation tu dis je vais prendre le, le, moindre, le moindre des deux mâles. Hein. Si tu as la possibilité de faire ce qui est halal, tu vas pas dire il je, je, y a deux choses qui sont haram, je vais faire celle qui est le moins haram ou le moins le moins dangereux puisque tu as le choix de faire qu'est-ce qui est permis hein et de pas du tout rentrer dans ce qui est haram euh, les savants de l'islam ils disent que ces règles là quand on dit on prend entre deux qui sont euh, on va prendre quand on a le choix entre deux choses qui sont haram ça veut dire tu n'as pas le choix de faire une des deux tu es dans une situation de nécessité tu as le choix de faire quelque chose qui est très grave ou quelque chose qui est moins grave que l'autre, on tu vas faire celui qui est moins grave. Hein Donc, euh, comme, euh, comme euh, le cheikh il, il mentionne une petite parole de l'imam As-Saadi dans un, dans, un, dans un poème qui dit que allez, chaque nécessité, on peut la déterminer selon, la, selon le besoin, hein, selon le besoin puis selon la nécessité comme je cela, je me demandais où est-ce que tu étais. Je me disais peut-être que tu avais, avais eu un, un empêchement ou quelque chose. Donc le chef, le, le il dit ici que où est-ce qu'il est, est, qu est la nécessité de participer dans les élections et de rentrer dans le Parlement Est-ce qu'on va être tué si on ne va pas Est-ce qu'on va être mis en prison Est-ce qu'on va être torturé Est-ce qu'on va, on va nous attaquer dans notre honneur si on n'y va pas Est-ce qu'on va nous prendre notre, nos biens si on n'y va pas Ou bien est-ce qu'on va, va nous laisser en tête et on va pas nous déranger hein Et on va être comme on est, comme par la grâce d'Allah, en sécurité sans problème. Hein Donc le cheikh il dit, euh, on a juste à nous tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala dans dus, eh, eh, Donc, on a juste à se tourner vers Allah, sallallahu alaihi dans les biens qu'il nous a amené de cette dunya et dans l'akhira, et de mettre notre confiance en Allah. Et le cheikh, il dit que, il va mentionner la réfutation plus tard de l'argument de ceux qui prétendent que de participer aux élections, ça fait partie des nécessités. Ça c'est dans les points qui vont suivre, il y a un point qui mentionne cet argument-là, puis le chef, il va donner des arguments pour montrer que c'est faux cette, cette euh, prétention-là. Donc euh, le chef il dit comme quatrième point, « Al-Wajhu an naqul an-na-kool eidhan, inna na lesna mufawwazina fidinillahi hatta na'amala hadha, wala na'amala hadha, fa inna allaha haafizundinahu wala la-shak, wala rayu, وإنما الواجب علينا أن نأتمر بأوامر الله وننتهي عن نواهيه وقالت تعالى إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا وقالت تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين والدخول في البرلمانات لا شك أن طاعة allaha ta'atun li ahl kitab le cheikh zi fik on n'est pas en fait euh, on n'est pas euh, c'est pas comme si on n'avait pas l'autre choix c'est pas comme si on n'avait pas d'autre choix entre ces deux choix entre deux choses haram on est libre de pratiquer notre religion puis allah ta'ala c'est lui qui va euh, protéger sa religion Hein, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire pour nous? C'est de faire ce qu'il nous a ordonné, puis de nous écarter de ce qu'il nous a interdit. Et puis, lui, Allah, il va se charger de protéger sa religion, puis de s'occuper de la défendre. On a juste à faire qu ce qui est obligatoire pour nous. Et il mentionne, euh, le verset 3 dans Surah Al-Talaq. Et il mentionne le verset 100 dans Surah al al-Imran, Oh, vous qui avez cru, si vous obéissez à un groupe parmi les gens qui ont reçu le livre, ils vont vous faire revenir sur vos, euh, ils vont vous faire revenir sur vos pas, ou bien ils vont vous faire retourner et quitter la foi après que vous, ayez, que, vous ayez, que vous ayez eu la foi, ils vont vous faire devenir mécréants. Et le fait de rentrer dans les parlements, le chef a dit que ça, il n'y a pas de doute que c'est une obéissance pour les gens du livre. In Allah, waalifu amrih, waalifu jalallahu li kuli shayimu kadra. Donc, le shaykh dit, waal pauluhum. Dat is een point, le point numéro 9, que le shaykh a mentionné ensuite. Donc, pour le point numéro 4, il y a juste un petit aspect que je voulais mentionner à ce sujet-là. C'est que. C'est pas comme si. Il y a des gens qui s'imaginent comme ça, bon, ça y est, le système démocratique est établi maintenant. Dans, les dans certains pays musulmans. Puis, étant donné qu'il est là, puis qu'il y a les élections, puis qu'il y a les votes et tout, il faut qu'on participe parce que si on participe pas, ben ça veut dire que euh, tout va se faire sans nous. Puis, on n'aura pas de mot à dire, on n'aura rien à faire. Et euh, on ne pourra pas vraiment avoir un, un poids dans, dans la société ou des choses de ce genre. Mais, comme le chef il dit, notre obligation à nous, c'est d'obéir à Allah loi et On dirait que ces gens-là, ils pensent que il y a d'autres moyens pour faire en sorte que la religion d'Allah soit appliquée sur la terre. Il y a ils pensent qu'il y a d'autres moyens que d'appliquer la religion d'Allah pour l'établir sur la terre. Et il n'y a pas de moyen pour établir la religion d'Allah sur la terre excepté de l'appliquer, cette religion-là. Et même si tu t'imagines qu'en ne participant pas aux élections, puis en n'entrant pas dans le. Processus électoral, dans la campagne électorale, tu penses que tu vas, que tu vas pas avoir d'impact sur la société? C'est, ab c'est absolument faux. Hein Moi, je peux vous dire une chose, subhanallah. Oui. Exactement. Comme le frère, il dit, s'il y a personne qui va voter, qu'est-ce qu'ils vont faire avec les élections? Ils vont rien faire. Je vous dis, subhanallah. Exactement. Exactement, si tout le monde fait son devoir envers Allah et pratique sa religion fait que ce qui est obligatoire et s'écart de ce qui est haram, c'est certain qu'on n'aura plus de même besoin de euh, participer à ce genre de choses-là. Et non seulement ça, c'est que quand on regarde par exemple quand les gens ont bien compris le manhaj et ont bien compris leur aqidah et leur religion, un savant il a juste à faire une fatwa, hein, ou bien il fait une cassette ou un livre dans lequel il explique quelque chose, clarifie la vérité, et les gens qui clarifient ça pour les autres, il suffit de, il suffit que le chef il dise une parole, et puis ça suffit pour régler les problèmes qui ont rapport à cette question-là dans le monde entier. Hein ouais, c'est ça, parce qu'aujourd'hui c'est ça ce qui arrive, quand un chef il parle quelque part dans le monde, peu importe, même s'il est dans le fin fond d'un désert où la personne <rire> Où il y a personne autour de lui, il y a même pas peut-être d'électricité, mais c'est pas grave. Il dit un mot, hein, et ce mot, cette parole elle est transmise partout dans le monde après. Et puis on a la clarification de certains aspects de notre religion, puis de la façon comment on doit l'appliquer en quelques minutes, sans même qu'on ait besoin de faire de vote, d'élection, de quoi que ce soit. Donc si les gens sont vraiment sérieux, sincères envers leur Créateurs, puis ils essaient vraiment de s'accrocher à la religion fermement. Ils vont même pas avoir besoin de rentrer dans ces trucs d'élections là, puis ils vont avoir qu'est-ce qu'il leur faut dans, pour comment, par exemple, s'occuper de de la société. Puis ça, c'est juste un exemple, parce qu'il y a beaucoup d'autres exemples que j'aurais pu donner qui qui montrent des des, des aspects de ça. Mais c'est juste que bon, les koufars, ils ont inventé un jeu, puis ils ont dit aux musulmans On veut que vous, que vous acceptiez de jouer à ce jeu-là, vous aussi. Et il y en a des musulmans qui ont dit Ouais, c'est vrai, on doit, on doit, il faut jouer. Parce que si on ne joue pas à ce jeu-là, ben, c'est comme si, <rire> si on n'est pas dans le jeu, ben, on on, on a, c'est comme si on n'est pas important, on n'est pas, pas sérieux, ou ça ne vaut pas la peine. Donc ils ont cru à ce que les profs leur ont dit, à ce sujet-là. Et donc ils ont dit Il faut absolument rentrer dans ce jeu-là. Puis il y a d'autres musulmans qui Là, ils ont regardé qu'est-ce qu Allah a dit dans le Coran, qu'est-ce que le prophète s'en a dit dans la sunnah, et puis ils ont dit, on n'a pas besoin de jouer avec ces gens-là, et on n'a pas besoin d'accepter ce jeu-là non plus, on a déjà euh, quelque chose de meilleur que tous ces, ces, ces trucs-là qui sont des euh, contradictions, puis des euh, faussetés. On a ce qu'il nous faut, c'est tout écrit dans le Coran et dans la sunnah, on n'a pas besoin d'autres choses que ça. Oui, oui, c'est ça. Ben, c'est justement, on a parlé de, c'est ça, ceux qui, veulent, ceux qui veulent essayer de justifier les élections puis le, le, le système démocratique ont essayé de dire que c'est permis, ils essaient de citer ces fatwas comme on a parlé de ça depuis le cours 19 jusqu'à 23, hein, de 19, 20, 21, 22, on a parlé de justement la réfutation de ceux qui se basent sur ces fatwas là. Pour leur expliquer que même si un chercheur, ou un imam ou un savant de l'islam fait une fatwa, puis que cette fatwa-là, elle est fausse, on n'a pas le droit de la suivre, cette fatwa. Hein? C'est pas parce que c'est un savant qui l'a, qui l'a dit ou qui l'a fait qu'on doit l'accepter. Et eux sont les premiers, ces chisbiyyins, à ne pas accepter la vérité de ces ulama là quand ils donnent une fatwa, quand ça ne satisfait pas leur désert, ils ne, ils, ils, ils, les, ils les respectent même pas ces savants-là dans les questions Qui, qui ont un rapport avec le manhaj, mais quand ils ont trouvé dans les paroles de ces chevaux là une, une erreur qui est en accord avec leur passion, là ils l'apprennent, puis ils l'élèvent puis ils disent « ouais mais on a une fatwa ». Oui mais cette fatwa elle est, elle est fausse, elle est contraire au principe de la sharia. Ils se sont trompés là-dedans. Et non seulement, non seulement ça, mais si tu regardes toutes les autres fatwas de ces ulama au sujet de tous les effets négatifs qui sont reliés à participer aux élections comme par exemple le fait de faire des photos, le fait de se rentrer dans les, de se diviser en groupes, le le le de, le, le fait de se par, de se diviser en partie, le fait de faire des euh, de de, de la mixité entre les hommes et les femmes, le fait toutes ces choses là qui sont des différents méfaits de la démocratie individuellement les ulama c'est là ils ont interdit ces aspects là et c'est pour ça que le chef le chef dont on est en train de lire son livre maintenant il a dit que la question qui a été posée au Cheikh à ce sujet-là, elle n'a pas été posée d'une façon claire et correcte. Et le Cheikh, il a répondu selon la question, si on lui avait mentionné les aspects négatifs et les méfaits de, de participer aux élections, les ulama et les churfs auraient répondu que c'est haram. Comme il y a d'autres ulama également de ahl wal jamaa qui ont clarifié que c'est haram de participer dans ces élections-là. Alors pourquoi vous ne prenez pas leur fatwa et vous prenez uniquement ce qui est en accord avec vos passions, en laissant de côté toutes les preuves, toutes les preuves contre ce que vous faites. Euh, donc on remarque cette attitude-là de la part de certaines personnes, c'est euh, ils refusent d'analyser les choses de façon plus approfondie, ils vont juste voir à la surface et dire « Oh, nous on prend cette fatwa parce que ça fait notre affaire et laisser de côté les arguments et les preuves, et ça c'est pas la, c'est pas l'attitude correcte. Quand les les gens qui achètent quelque chose de la douane, soit une maison, soit une voiture, ou des choses comme ça qui sont des achats vraiment, euh, des achats d'une vie comme on dit là, on n'achète pas ça, ouais, matériel on n'achète pas ça tous les jours, ils vont se renseigner, ils vont comparer, ils vont faire des analyses, ils vont voir des spécialistes, ils vont demander quel qui est mieux, qu'est-ce qui est mieux, est-ce que ça c'est mieux et tout, Et euh, si c'est pour la religion, ils veulent savoir qu'est-ce qui est halal ou haram, des choses comme ça, ils vont pas donner le même intérêt puis le même effort pour arriver à la vérité que s'ils si cherchent pour la dunya. Et euh, ça, ça montre en fait une, une, une sorte de négligence envers euh, qu'est-ce qui a rapport avec la foi puis la religion d'Allah Le Cheikh il dit comme point numéro 9 par la suite parmi les arguments des Cheikh inna na iza sharakna fi mitliha dihi lintikhabat, istata'na an musliha min al dakhil lichilafi adami moucharakatina ça c'est un de leurs argumentes, que si on participe aux élections, on va être capable de réformer, la, euh, de réformer le, le mal puis de changer le mal à partir de l'intérieur, à parce que si on participe pas, on pourra pas changer le mal à l'intérieur. Donc il y en a qui s'imaginent ça que la seule façon de changer le mal de la société ou du système, c'est de le faire par en dedans, d'accord Donc on rentre et puis après on le change. Hein. Imaginez si on faisait ça avec le christianisme, avec le judaïsme, c'est-à-dire quelqu'un dirait oh, il faut corriger les erreurs des chrétiens, on va rentrer dans le christianisme puis on va changer de l'intérieur. Non On n'a pas de faire ça. Hein parce que ça implique que tu dois accepter quelque chose de faux pour pouvoir arriver à ton but, de te convertir au christianisme pour essayer de changer la religion des chrétiens par l'intérieur. Comme les Juifs ont fait par exemple, ils ont fait ça avec le message de Jésus, Paul il s'est fait passer pour un, un chrétien pour essayer de changer le message de Jésus par la suite, après euh, qu'est-ce qu'ils ont fait Même Abdullah Al-Sabah, il a essayé de faire ça avec les musulmans, la même chose. Hein, un juif du Yémen qui s'appelait ibn Moussaba, il est rentré, il s'est mélangé avec les musulmans, et puis il a essayé de faire une nouvelle religion. Et c'est à partir de là qu'on a vu naître les Shia. Ça vient de ça. Et nous, on n'a pas le droit de faire ça. La même chose qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un système démocratique pour dire, on va changer la démocratie pour la rendre islamique ou bien pour que ce soit en accord avec l'islam. On n'a pas le droit de rentrer dans le coffre pour essayer de le transformer. Le prophète n'a Le professeur quand il a appelé les gens à l'islam, il n'a pas dit Je vais rentrer chez les mushrikines, je vais me mélanger avec eux, je vais aller prier les idoles avec eux, puis après ça, petit à petit, je vais leur expliquer que c'est pas permis de faire ça. Non hein? Il leur a dit carrément et clairement Bon, ça c'est euh, chic et il faut abandonner l'adoration de ces idoles et revenir au tauchit et accepter la illa, illa Allah et ainsi de suite. Et puis, euh, il l'a changé comme il faut par la suite. Ils, au début, ils l'ont rejeté, puis, petit à petit, ils ont, euh, ils ont opposé le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais à la fin, Allah a donné la victoire au Prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur les kufas. Donc, le Cheikh il dit, euh, la réponse à ça, al-Jawab, qalat al qul hatu burhan in kuntum Le Cheikh il dit, amenez votre preuve si vous dites la vérité. c'est le verset 111 dans Surah al-Baqarah. N'importe quelle personne, quand il dit quelque chose par rapport à l'islam, أَمْنِ فَتْخَفَسُ فِزَادَهِ ذَيْكِ هذه دعوة تحتاج إلى برهان، فأين برهانكم يا دعاه الانتخابات على, زعم على ما زعمتم؟ إن, المشا إن, المشارك إن, المشارك إن, المشارك إن المشارك في مثل هذه الانتخابات لا يستطيع أن يعمل شيئا أبدا للإسلام كما قال الألباني ذلك في شريط. خطر المشاركة في الانتخابات ذلك أنه لا بد أن يحترم الرأي والرأي الآخر ويعتبر قول من يستند في استدلاله بالقرآن والحديث رأيا من الآراء يخدع للتصويت والأغلبية عياذ بالله فإن الإصلاح يا زعاته وما أشبه حالكم بحال فرعون عندما قال قال لقومه ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا Donc le chef il dit ici, euh, cette prétention-là, elle a besoin d'une preuve. Hein, ce que vous prétendez, a, vous, avez, vous devez amener une preuve pour le prouver. Hein, où est-ce que est votre preuve que, euh, de rentrer dans, en rentrant dans la démocratie, vous allez pouvoir la changer euh, Qu'est-ce qu'on constate, nous, quand on observe la réalité de qu ce qui se passe dans ce système-là, c'est que, les personnes qui rentrent dans ce système, au nom de l'islam, et qui prétendent vouloir faire quelque chose pour l'islam, en utilisant ce système, ils ne font rien pour la religion d'Allah, et ils n'ont jamais rien fait pour la religion d'Allah non plus. Hein. Donc euh, le Cheikh Al-Albani, il a expliqué ça dans une, ca dans une cassette qui s'appelle « Le danger de la participation dans les élections ». Il a une cassette, le Cheikh Al-Albani, euh, qui s'appelle le danger de participer aux élections. Et euh, dans cette cassette-là, il dit que dans la démocratie, il faut, prendre, il faut avoir du respect pour le, les opinions de, des autres. Hein donc, tu respectes mon opinion, je respecte ton opinion. C'est ça le principe de la démocratie. Et donc, quand on, quand euh, on dit qu'ils doivent respecter les opinions des autres, c'est-à-dire que pour les gens qui font partie du système démocratique, puis dans le Parlement, le Coran et la Sunna sont considérés comme une opinion parmi d'autres, qu que, que des gens peuvent accepter ou rejeter. Donc si tu vas aller par exemple en chambre, dans le Parlement ou autre, et tu dis aux gens, on doit, euh, moi mon opinion c'est que, euh, par exemple, il faut couper la main du voleur, eux ils vont te dire, ouais, ben, on n'accepte pas ton opinion. Même si c'est l'opinion qui est basée sur le verset, as As-salikou as-sayiqa tu faqtawa idiyahu ma » Donc ils ne vont pas accepter ça, et puis ils vont le rejeter comme si c'était l'opinion de quelqu'un. Alors que ce n'est pas l'opinion de quelqu'un, c'est la parole d'Allah Donc c'est un exemple qui nous montre que, dans ce, de ce point de vue-là, le fait que tu vas euh, placer, le, ou considérer, ou prendre le Qur'an, et les arguments du Qur'an et de la Sunnah comme étant des opinions parmi d'autres opinions, et qu'elles peuvent être soumises au vote et aux élections, comme les opinions des autres, eh ben ça c'est quelque chose qui n'amènera aucune réforme et aucun bien hein Donc tu vas dire aux gens, bon, lequel d'entre vous est prêt à voter pour cette loi hein Pour la loi de, par exemple, euh, disons qu'il faut interdire que, que les femmes marchent dehors sans, euh, sans se couvrir avec un gilbab correct. Et puis là tu vas présenter ça, par exemple dans la chambre ou député et tout. Tu vas leur dire, bon, je, je, je propose cette loi, et euh, tu vas leur dire, il faut voter maintenant pour savoir qui va être d'accord avec cette loi. Donc ça veut dire que s'il si y a la majorité qui l'accepte, ça va devenir une loi dans le pays, mais si la, la majorité la refuse, ça va, être, ça, va, ça va être rejeté. Et puis personne ne va. Euh, la, euh, ça veut dire, ils ne vont pas être obligés de l'imposer. Et ça, c'est comme si tu es en train de dire aux gens, qui se disent, qui sont en principe tous des musulmans, qui disent tous la ilaha illallah Muhammad Allah c'est en train de leur dire, vous avez le choix d'accepter ou de rejeter qu ce qui vient d'Allah, puis vous pouvez euh, voter pour ou contre, et bien ça, c'est grave. Quel, quel ministre a le droit de dire, euh, je vais voter contre la loi d'Allah Hein c'est Déjà juste d'y penser ou de le dire, c'est absurde déjà en pensant à ça parce que Allah, subhanahu wa ta'ala il dit, il n'appartient pas à un croyant ou à une croyante une fois qu'Allah et son messager ont décidé d'une chose, d'avoir encore le choix dans leur façon d'agir. Et donc, c'est vraiment quelque chose de ridicule de, de penser de cette façon-là. Alhamdulillah. Donc, le chef il dit que ça, ça le Het penser à un verset dans le, le Coran, Het euh, propos de Faraon. Allah is heel handig. Het is heel handig. Het is heel que ce que je considère bon, je ne vous Het is heel handig. Het Je heel handig. Het is heel handig. Het is heel Que je, ce que je vous indique, c'est mon point de vue, puis c'est la droiture. Et donc, c'est ça qui, c'est ça le, le système démocratique. En réalité, c'est comme si c'est les hommes qui donnent leurs propres indications, leurs propres points de vue, puis qui considèrent comme étant la droiture. Et puis, euh, qu'est-ce que Dieu dit Il le considère comme l'opinion de quelqu'un d'autre. Et même les couffards comme on a dit déjà, même les couffards eux, ils considèrent que la religion s'est inventée par l'homme. Donc il dit, mais c'est qui qui a fait les religions C'est l'homme. Ils disent ça. Ils disent tout le temps ça. Parce qu'ils ne font pas la distinction entre la vérité et le faux. La religion qui vient d'Allah et la religion qui a été fabriquée ou falsifiée par les hommes. Donc le chef il dit ensuite, واهيها من مرافق الخير كل هذه الاعمال اعمال خيريه فعلا في ظاهرها اما في باطنها فالحزبيه تملأها اعني انها قد سخرت لخدمه الحزب فالتربية في مثل هذه المصالح تربيه لمفاهات فالتربيه في مثل هذه المصالح تربيه حزبيه حيث تربيه فالتربيه في هذه المصالح تربيه حزبيه ليست تربيه على نهج السلف الصالح رضوان الله عليهم والا فقولوا لي بربكم من من تلاميذ هذه المصالح نفع الله به وبدعوته الاسلام والمسلمين ونشر العلم النافع Le chef, il explique ici que si quelqu'un disait par exemple, ouais, mais regardez avec euh, notre participation avec les élections et tout, on a réussi à établir deux universités, puis une école pour mémoriser le Coran, euh, et euh, aussi euh, on a fait des, des organisations ou des associations euh, à but euh, pour aider les pauvres ou des, de bienfaisance et des choses de ce genre, hein, donc ça c'est des bonnes choses. Alors, le chef, il répond, il dit, ça en apparence, oui, c'est des bonnes choses, mais dans la réalité, qu'est-ce qui est caché, c'est que tout ça, c'est fait euh, dans le but d'aider votre parti et votre groupe, hein, et votre Hezbiya. Euh, Ce n'est pas euh, faire pour le bien des musulmans, c'est fait pour le bien de votre parti et de votre groupe à vous, hein, parce que c'est basé sur l'éducation qui est une éducation euh, partisaniste. Hein, ou partisan qui est basée sur le fait de se, se suivre tel jama'a ou tel groupe ou tel hizb et non pas une éducation qui est basée sur la voie des salaf salih, de devant Allah alayhim donc euh yani le shaykh il dit dites, dites nous par votre Seigneur lequel d'entre vos élèves hein euh, est, est est venu avec quelque chose qui a amené un bienfait pour les serviteurs d'Allah subhanahu Il a, par la science qu'il a appris, fait la da'wah à l'islam et aux musulmans, et il a amené du bien par sa science qu'il a propagée dans le monde. Où est-ce qu'il est cet élève qui est sorti de vos universités, qui a amené ce bien-là pour les musulmans Donc, mon cher, il dit après, « Amma qui فهل من أموالها قمتم بإعانة إخوانكم العلماء وطلبه العلم في كل من دماج ومعرب ومعبر والحديدة وغيرها من مراكز أهل السنة والجماعة الثلثين أم جعلتموها في دائرة الحزب أو على أقل أو على الأقل أو على الأقل الساكت المحب لكم والواقع أكبر جرهد؟ نشيخي برأيكم سنبو vos associations que vous aidez, par exemple, vous faites des org organisations d'œuvres de, de bienfaisance et des trucs comme ça pour donner de l'argent à certains pauvres ou à des pauvres ou des choses comme ça. Il dit en réalité, qu'est-ce que vous faites avec cet argent que vous recueillez, que vous allez recueillir Vous les donnez pour votre groupe, pour des gens qui sont dans votre parti ou pour des associations qui sont reliées à vous. Hein quand est-ce que, est que vous avez aidé vos frères Parmi les ulama et parmi les étudiants de sciences qui sont à Damas ou qui sont à Ma'arib ou qui sont à Ma'abar ou qui sont à al hadida ou dans d'autres parties qui ont des centres islamiques dal sunnah et des centres salafis, différents endroits dans le Yémen ou ailleurs. Quand est-ce que vous leur avez donné de l'argent pour les aider Puisse Abdelillah, hein Ou bien... Euh, on voit qu'est-ce qu'on voit en réalité, qu'est-ce que vous faites, vous prenez cet argent, vous le donnez juste à des gens qui sont dans votre groupe ou qui sont collaborateurs avec vous, ou bien s'ils ne sont pas avec vous, mais ils ne parlent pas contre vous, donc vous leur avez donné un peu d'argent pour les aider, et c'est ça ce qu'on voit maintenant dans les mosquées des chisvines, ils aident tout le monde, mais ils vont jamais aider quelqu'un qui est salafi, ou bien qui est sur la voie des salafs, parce que il que ceux qui sont d'accord avec eux. Le chef dit par la suite, si par exemple quelqu'un disait, ouais, mais vous dites ça à notre sujet, mais vous aussi, vous, si vous aviez de, de l'argent, vous ne l'auriez pas donné à des Echouans ou à des gens de, de, de différents groupes. Et nous, on va répondre, on dit oui, dans ce cas-là, c'est bien entendu qu'on ne va pas le donner, excepté à des gens qui se basent uniquement sur le Coran et la Sunna et qui ne vont pas opposer le Coran et la Sunna. Tandis que vous, c'est parce qu'on suit le Coran et la Sunna que vous ne voulez pas nous en donner. Et c'est ça le problème, Et c'est ça la différence. On ne peut pas mettre les deux à, la, à, la main, à faire des comparaisons entre les deux, parce que ce n'est pas du tout la même chose. Et euh, le Cheikh dit ensuite, فإن قيل إن كانت الأغلبية للإسلاميين على غيرهم في الانتخابات فعند ذلك يكون التغيير والتبديل قلنا قد يكون هذا له وجه ولكن ما الذي يضمن لنا؟ يضمن لنا والحال والحالة كما قال الشيخ الألباني في شريته خطر المشاركة في الانتخابات إن كل البلاد ولا يستثنى منها بلد مسلم ولا كافر هناك الأصوات وتشترى الضمائر فمن يضمن لنا أنكم ستشكلون الأغلبية بدخولكم في مثل هذه المجالس ناهيك عن الافتراءات التي يختلقها كل حزب على الآخر حتى يصرف الأنظار إليه دون غيره Le chef il dit et les, les islamistes ils disent ou bien si un islamiste dit par exemple oui mais si on a la majorité pour les si les, les islamistes ont la majorité dans les élections alors ils vont être capables de faire des changements puis de de d'amener des choses de de bien dans la société le chef il dit c'est quoi la garantie que vous avez que vous allez vraiment être euh, majoritaire que vous allez vraiment remporter une victoire majoritaire. Comme par exemple, ici par exemple même, il y a des, certains musulmans parfois qui se présentent dans certaines euh, circonscriptions, certaines, certaines régions et qui se présentent aux élections et ils ne se présentent pas par rapport à des partis euh, soi-disant islamiques, mais ils se présentent euh, pour des partis euh, qui sont laïques et euh, ils, ils, ils, ils appellent pas nécessairement à un parti ou à une idéologie islamiste. Mais ils appellent à, euh, par exemple, le fait qu'ils sont d'une culture ou d'une ethnie particulière. Et ils essaient de rallier avec eux la communauté des musulmans ou différentes communautés parmi les communautés euh, ethniques, hein, qui sont des, des communautés ethniques musulmanes. Mais ça, c'est dans des cas comme ici, par exemple, parce qu'ils ont probablement, ils n'ont pas encore, euh, ils n'ont pas encore euh, Ils ont assez confiance en leur en leur, euh, leur jama'a ou en leur groupe pour faire leur propre parti islamique probablement, mais euh, si on voit leur tendance et leur attitude maintenant, ça nous indique que peut-être dans quelques temps ou dans quelques années, ils vont même essayer de faire leur propre parti islamique ici au Canada. Hein? Et donc euh, ça c'est quelque chose qu'ils sont peut-être en train de calculer pour l'avenir, Allahu A'lam Donc c'est pour vous dire que le Cheikh il dit, euh, comme déjà qu'est-ce qui se passe dans les pays arabes, qu'est-ce qui vous garantit que vous allez avoir la majorité Le Cheikh il dit, même si vous avez la, la vérité, il y a toujours la possibilité, et c'est ça ce qui se passe même dans les pays ici qui sont musulmans ou qui ne sont pas musulmans, on voit qu'on achète des voix, on achète des votes, hein, et il y a même, euh, des, on achète même il y a des, des sujets, il y a les, les personnes se font acheter par de l'argent, donc euh, il n'y a pas de garantie qu'on pourra être vraiment une majorité, ça c'est si par exemple ce serait accepté en partant. Donc le chef il dit, euh, et même si vous arrivez avec, euh, parce que le chef il dit, il y a toutes sortes de, vous savez qu'est-ce qui se passe des gens qui mentent, qui inventent des mensonges sur les autres parties. donc ils vont probablement essayer de faire en sorte de faire que vous soyez pas la majorité. Et on voit maintenant qu'est-ce qui se passe avec les partis minoritaires. Euh, le, le parti conservateur qui est minoritaire maintenant, c'est le parti qui a, qui a le plus de votes, qui a, qui a le plus de voix, mais il s'est fait, euh, comment on appelle la, la coalition, des deux autres partis qui sont les deux autres minorités. En, les deux ensemble, ils forment une majorité. c'est-à-dire ils, ils ont accepté de se faire une coalition entre eux pour renverser l'autre la, la, parti minoritaire qui a gagné à l'élection. Et alors, Ça veut dire que la démocratie en réalité, si, pas une, si le parti qui a gagné n'est pas majoritaire, il n'a pas de pouvoir réellement. C'est comme si en réalité il y avait trois, il y avait trois présidents. C'est comme une voiture avec deux volants. Hein? Puis tous les, il y a deux volants puis deux pédales, <rire> d'accélérateur puis de frein. <rire> ça va pas bien non. Hein? À chaque fois que l'autre il veut tourner à gauche, l'autre il dit non, on tourne à droite. Hein? Et puis à chaque à chaque fois que l'autre il veut avancer, l'autre il dit non, il faut pas il faut pas avancer, il faut il faut rester sur place, il faut freiner. Et l'autre il dit ben on veut, il faut accélérer, l'autre il dit non, il faut ralentir. Ça marche pas. <rire> Autoécole? école, oui y a ça, y a ça aussi. Mais il y a juste deux, n'y a pas deux volants. Mais il y en a des, ouais, mais il y en a avec deux volants aussi quand même. J'en ai déjà vu une voiture une fois avec deux volants. Exactement, il ne sait pas compter du tout. Exactement. Donc c'est ça, c'est comme, il ne peut pas y avoir deux chefs dans un même pays, mais là c'est rendu qu'il y a trois chefs, hein. Parce que c'est trois parties minoritaires au pouvoir. Il y en a un qui a, le, qui a le plus de voix que les autres, mais, Il, est, il peut se faire renverser par les deux autres. Non, c'est complètement ridicule. Ouais, ouais. C'est magazine, un magazine dans un magazine d'anglophone où il y avait quelqu'un qui avait dit que bientôt il allait avoir une majorité musulmane, puis parce qu'il y, y avait beaucoup de naissances dans la communauté musulmane. Mais le, le, le, le but de, de, de, la, de cette parole, là c'est quoi Pourquoi mentionner ça Il faut voir le contexte. Qu'est-ce qui a été écrit autour dans l'article aussi C'est, ça le, le, malheur avec les médias. C'est que, c'est que qu'est-ce qu'ils font souvent? Ils font juste citer une partie de ce que tu as dit, sans mentionner qu'est-ce qui sans expliquer qu'est-ce qui est qu mentionné avant et après, et sans clarifier le contexte. Hein Donc, c'est pour ça. Et, euh, c'est sûr que maintenant, ce qui, qu'est-ce qu qui se passe maintenant, c'est qu'il y a une catégorie de la société qui, qui est contre les systèmes de la socie, le système de la société dans laquelle ils sont. C'est-à-dire, ils sont contre les droits de l'homme. Euh, d'après ce qu'on peut constater, et il s'opposent à ça, et puis d'un dans dans un certain sens c'est normal puisque les droits de l'Homme sont contraires à la vérité, quelqu'un qui comprend la réalité, qui sait la vérité en particulier, quelqu'un qui est musulman et qui suit le Coran et la Sunna, il voit tout de suite que dans les droits de l'Homme il, il y a des choses qui sont en opposition avec la loi de Dieu. Et donc, il ne peut pas accepter plusieurs des aspects. C'est pas tout qui est mauvais dans les, dans les droits de l'homme, mais il y a certains aspects dans les droits de l'homme qui sont en opposition avec la révélation d'Allah. Et donc, ces principes-là qui sont en contradiction, on n'a pas le droit de les accepter. Mais même pour certains des kufars, il y a beaucoup des aspects des droits de l'homme qu'ils qui, qui ne comprennent pas ou qu'ils n'acceptent pas. D'accord? Parce que, il y en a qui ont des idées nationalistes. Il y en a qui ont des idées, euh, suprémacistes. Il y en a qui ont des idées racistes. Il y en a qui ont d'autres idées dans la tête et de voir que des gens viennent d'ailleurs, s'installent chez eux, puis ils, ils commencent à demander des droits ou des permissions de faire qu ce qu'ils veulent. Ça les dérange, puis ils ne voudraient pas que ce soit comme ça et ils essaient de faire peur aux autres, aux autres individus de leur société, euh, pour essayer de faire en sorte qu'il y a quelque chose qui, que, cette, que ce développement-là, ça s'arrête. D'accord Donc. La société, disons le système, a un projet puis un plan pour la, pour la société, hein, à long terme. Eux, ils n'aiment pas ce plan-là, alors ils essaient de faire peur aux gens pour dire « écoutez, il faut arrêter ça sinon on ne va plus avoir d'identité, on ne va plus avoir ci, on va plus avoir ça », comme en France, qu'est-ce qu'il y a la même chose avec Qu'est-ce qui s'est passé en France On ne reconnaît plus la société française, on est en train d'établir nos valeurs, on est en train de participer à ça. Mais la question c'est quoi C'est est-ce que nous les musulmans on a le droit de faire, de s'intégrer dans cette société puis de, de, de faire partie de, de cette société et de jouer le jeu de cette société-là Nous, de notre point de vue en tant que musulmans selon le Coran et la Sonna et la voie des Salaf, c'est ça la question. Parce qu'il y a des catégories de musulmans qui font partie de, de différents groupes de bid'ah qui sont en train de dire oui, on est Canadien, on est Québécois, on est musulman et on s'intègre et puis On joue avec les autres le jeu de la démocratie. Et, il y a, et nous, on est en train d'expliquer, de clarifier que c'est mieux pour les musulmans. Dans certains cas, c'est obligatoire. Dans d'autres cas, c'est préférable de ne pas rester ici, d'aller dans des pays musulmans pour vivre l'islam de la meilleure façon. Hein si il si y a une société musulmane où il y a plus de pratiques, plus de foi, alors il faut aller là. Si euh, tu es dans une société tu as le choix entre un pays musulman où il y a, euh, il y a disons, des musulmans mais ils ne sont pas très pratiquants, et il y a une autre société où il y a des musulmans mais ils sont plus pratiquants, tu peux choisir d'aller dans cet endroit, de quitter là où tu es, dans un pays musulman, puis d'aller dans un autre pays musulman où il y a plus de pratiques de la religion, où il y a moins de péchés, où il y a où un pays où il y a des, des c'est que tu quittes ce pays-là pour aller dans un pays musulman où il y a moins de bid'ah, où il n'y a pas de bid'ah, tu vois Comme si par exemple, tu es un musulman, tu es sur la sunnah, tu pratiques la sunnah, sauf que tu viens en Iran. Et puis en Iran, quand tu es sunni, on t'opprime, on, on te fait de l'injustice, on te donne pas tes droits, on te laisse pas pratiquer la sunnah comme tu veux. Alors, dans ce cas-là, si tu es capable de quitter ce pays-là, d'aller dans un pays où il y a le sunnah, et où tu vas pouvoir pratiquer la sunnah, ouvertement puis en liberté, dans ce cas c'est obligatoire pour toi de le faire, ou bien si tu n'es pas capable, dans ce cas-là c'est y euh, aller, quand tu vas avoir la capacité de le faire, tu vas le faire, tu vas quitter, tu vas aller dans un pays où tu pourras pratiquer ouvertement ta, ta, la Sunna puis la religion comme il faut, et c'est la même chose pour les pays non musulmans. Hein. Comme il y a un frère de l'Angleterre qui était venu euh, donner une conférence à Toronto il n'y a pas longtemps, à euh, euh Bilal Davis, il quelqu'un lui a posé la question sur la Hijra, puis là il expliquait, il disait que euh, par exemple si quelqu'un te demande euh, est-ce qu'on doit par exemple quitter les pays comme les pays non musulmans pour aller faire la Hijra et tout et tout, euh, lui Bilal-Denis il expliquait qu'il disait écoute, il y a certains pays musulmans où vraiment on te donne de la difficulté, on va te donner de la difficulté pour pratiquer ta religion. Donc dans ce cas-là, il faut bien calculer, avant de faire la Hijra, est-ce que tu vas être prêt, est-ce que tu vas bien être organisé, parce que tu ne veux pas partir puis revenir, comme certains font, ils partent, puis reviennent, puis ils partent puis reviennent. Il faut bien se préparer, bien s'organiser, puis là tu pars une fois pour toutes, puis tu t'établis, tu es prêt pour le faire. Donc c'est ça ce que le frère expliquait, il disait, il y a certains pays par exemple, tu vas y aller, c'est vrai que c'est des pays musulmans, il n'y a pas de doute, mais sauf que Parfois, tu vas avoir plus de difficultés, par exemple, à pratiquer ta religion que dans certains pays non musulmans. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien analyser, bien calculer, bien se préparer pour pouvoir faire ta hijra. Si tu veux faire ta hijra pour Allah s'implantale, tu vas la faire comme il faut, selon les explications, selon les règles, hein, et que tu vas pas avoir euh, envie par la suite de revenir. D'accord Mais il faut juste calculer et bien s'organiser dans ces euh, dans ces questions-là. Mais c'est juste pour dire que l'argument la, la, par exemple des coupe de vouloir dire oh, on, par exemple on a fait une, pla une plainte contre un livre qui parle de l'islam ou bien qui parle de la charia parce que il y a des musulmans qui ont critiqué ou qui ont fait une plainte contre un article dans un magazine ça c'est totalement ridicule parce que premièrement le, la personne qui a, le, la, la, la le, les musulmans qui ont fait une plainte contre ce magazine C'est eux que contre eux que vous devez faire une plainte, pas contre l'autre qui a écrit un livre sur l'islam. Moi, moi je n'ai pas fait de plainte contre aucun magazine. Pourquoi se, se venger sur moi pour l'action la, pour que d'autres musulmans ont fait <rire> Est-ce que j'ai quelque chose à voir, moi, avec ces musulmans-là qui ont fait cette attitude-là <rire> Ouais, c'est ça Ouais, c'est ça Mais c'est comme si tu dis, ben écoute, euh, Par exemple, il y a, il y a un Chinois qui a, qui a, donné un coup de poing à, à, à un Italien. Puis là, l'Italien, il va se frapper, il va frapper un autre Chinois. <rire> c'est même pas lui qui l'a, frappé. Qu est-ce que ça, c'est, est-ce que ça, c'est quelque chose de logique? Donc, moi, ils disent, subhanallah, Allah. Ouais, ils disent qu'ils voulaient se moquer, mais bon, ils se moquent. Ouais. Mais s'ils veulent se moquer de la commission, en réalité, ils se moquent d'eux-mêmes. Puisque, puisque les droits de l'homme, c'est fait par des hommes. Et s'ils se moquent de la Commission parce que la Commission, euh, ils, ils trouvent qu'elle est ridicule, ben ça prouve que les droits de l'homme aussi sont ridicules. Et donc ils sont en train de se moquer d'eux-mêmes. Ah oui. j'écoutais, il y, y a une émission à du Canada, Franco Novo, ça vous connaissez. Là il remplace, euh, il remplace l'autre là qui fait l'émission. Oui, il fait, ouais parce que l'autre est en vacances, il le remplace. En tout cas, hier il parlait de la, la, la, le commentaire du Pape au sujet de de l'homosexualité, des trucs comme ça, et euh, Falconoro, il dit quoi Il dit euh, c'est une ineptie, hein cette parole du pape, c'est une, une ineptie. Et là, je pense que peut-être, peut probablement 95% des, des Québécois, des, des gens au Québec, savent pas que le mot ineptie, qu'est-ce que ça signifie Tu la filles. Moi je l'ai dessus parce qu'il regardait dans le regardé dans le petit Robert, hein? Moi moi chaque fois s'il je, si j'entends un mot que je connais pas, le petit Robert tout de suite, alors ineptie euh, ça veut dire une, une sottise, une idiocie, hein, une stupidité. Donc euh, donc il a dit moi je considère que en ce moment de parler de ça maintenant, tu sais, il n'y avait pas d'autre chose plus importante à dire que de parler de ça et de ça, je trouve que c'est une ineptie. Il ne faut pas toucher aux homosexuels, c'est comme. Non. Non, ah oui, c'est de l'hypocrisie. Massallahu <rire> al-Afiyyah. <rire> Moi, je vais vous dire, subhanallah, pour de vrai sérieusement, déjà, déjà la question de la façon dont ils ont présenté, par exemple, ce que j'avais dit dans mon livre, par exemple, au sujet de l'homosexualité. Euh, comme j'expliquais à un frère, si quelqu'un est homosexuel, ce n'est pas écrit dans son front pas écrit homosexuel. Il y, a, il y a des gens qui ont une attitude efféminée parmi les Hommes et ça, le prophète Sansaim, -Sain, il, il a maudit les Hommes qui sont comme ça. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement homosexuels. Parce que quelqu'un peut agir avec des attitudes ou des com comportements efféminés, puis ils ne sont pas homosexuels. Hein. Donc, donc ça, ça veut dire que nous on parle de homosexuel, c'est quoi Quelqu'un qui a une attirance sexuelle pour un, envers un Homme. Même si quelqu'un, il a ça dans son cœur, il le cache. Hein, il ne le dit pas, il ne le montre pas à personne, tant qu'il n'a pas euh, agi selon ça, tu ne peux pas lui faire rien, tu ne peux pas lui dire rien, hein, parce que la punition dans la charia pour celui qui commet l'acte de sodomie, pas pour celui qui cache dans son cœur, s'il a ce péché-là dans son cœur, Allah va le juger pour ses désirs et ses, ses passions qu'il a dans son cœur qui sont mauvaises. Mais euh, Qu'il qu n'agit pas selon ça, il, il va pas être, on ne va pas lui appliquer sur lui la peine. Et non seulement ça, même s'il l'a fait, il faut qu'il y ait des témoins qui l'ont vu en train de le faire. Hein? Et là, il y a une divergence d'opinion entre les savants sur la façon dont il doit être puni. Est-ce que c'est par lapidation Il y en a qui ont dit c'est comparable à l'adultère, la, donc il doit être lapidé. Il y en a qui ont dit s'il n'était pas marié, il doit être euh, seulement fouetté puis, expulser un an. D'autres ont dit non, parce que ça c'est un verdict qui est seul, seulement pour, euh, la question de, de l'adultère et de la fornication. Ça s'applique pas à la sodomie, parce que la sodomie c'est un péché séparé. Et le hadith, il dit, celui que vous trouvez en train de faire l'acte du peuple de Lot, tuez celui qui, celui qui le fait et celui qui le subit. Ça veut dire que, La punition pour ce péché-là, c'est spécifique. Et ceux qui ont dit que c'est spécifique, ils ont dit qu'il y en a qui disent qu'il doit être exécuté par un coup d'épée. Il y en a d'autres qui ont dit non, il doit être exécuté, par exemple, euh, en, en faisant écraser sur lui un mur hein, ou une construction. Et il y en a d'autres qui ont dit non, ils doivent imiter la punition de, du peuple de Lot. Leurs maisons sont se écrasées sur eux. Et, euh, ouais, et il y a l'autre Une autre opinion, qui disent qu'ils doivent être lancés du la, plus, plus, la plus, plus haut, de la plus haute montagne, le plus haut, la plus haute euh dans le pays. Donc ça c'est différentes opinions à ce sujet-là sur la façon de l'exécuter. Mais c'est pour dire, c'est des choses qui se retrouvent dans les textes de l'Islam, dans, dans, dans les textes de Fiqh et dans les hadiths, dans les verdicts de la charia, Il n'y a pas de problème à mentionner ça puisque c'est des choses qui font partie de notre religion d'accord mais c'est juste pour clarifier que en ce qui concerne les lesbiennes puis les, la punition pour les lesbiennes c'est juste une punition il n'y a pas de peine de mort pour les, les lesbiennes parce qu'il n'y a pas de il y a pas de vraiment de comment je pourrais dire il n'y a pas de sodomie dans le cas de lesbiennes c'est juste Elles ont la même punition que euh, un homme qui serait en train de faire des attouchements à, à une femme qui, et qui n'est pas mariée avec elle. Parce que la punition pour euh, un homme et une femme par exemple, qui sont en train de faire des rapports entre eux quand ils ne sont pas mariés, si on les attrape en train de faire l'acte sexuel lui-même, là ils vont être, euh, s'ils ne sont pas mariés ils vont être fouettés, puis ils vont être exilés pendant un an, mais s'ils si sont mariés, là c'est la lapidation jusqu'à la mort, toutefois s'ils si n'ont pas fait ça, ils ont juste par exemple ils sont rencontrés quelque part, puis ils s'embrassent, puis ils se touchent, et des trucs comme ça, mais ils n'ont pas fait l'acte lui-même, dans ce cas-là s'il si y a des gens qui les attrapent dans un pays musulman, puis on les amène à, à, par exemple au poste de police, ou bien à la cour, après on les juge le juge il va établir qu'ils doivent être punis d'une différente façon. Ça peut être par la prison, ça peut être une autre punition, mais ça ne va pas être la mort ou l'exécution. Il n'y a pas de peine spécifique pour ça. Puis aussi, puis il n'y a pas d'acte sexuel, de contact, de pénétration, des trucs comme ça. Donc pour les lesbiennes, c'est la même chose. Il n'y a pas d'exécution dans le cas des, des lesbiennes. Donc c'est juste pour expliquer que. Euh, dans le livre, je n'ai pas détaillé la question, je n'ai pas expliqué les détails de ce, ce, chaque point, mais c'était juste pour faire savoir en général, que en fait, c'était quand j'ai mentionné ces, ces aspects-là ou ces points-là, c'était uniquement pour faire savoir que c'est faux de dire dans l'islam que quelqu'un a la liberté absolue de faire ce qu'il veut, puis de penser comme il veut, puis d'agir comme il veut s'il est croyant. La preuve, c'est que dans la loi islamique, il y a des il y a des punitions, il y a des règles qui limitent la liberté individuelle d'un individu s'il si, si vit dans une société musulmane. Et donc c'était juste pour clarifier ces, ces aspects-là, et si les gens veulent avoir des détails au sujet de ces règles-là dans l'islam, il y a dans les livres de Firth les détails, euh les détails vraiment précis au sujet de ces questions-là. Euh, euh, sur le témoin, les témoins qui l'ont vu combien ils doivent être les témoins euh, et est-ce que comme la description de la description de ce qu'ils ont vu euh, en tout cas il y a beaucoup de témoins euh, il y a beaucoup de conditions avant que le verdict soit appliqué ainsi de suite C'est juste pour clarifier parce qu'il y a des gens, quand ils, quand ils mentionnent les paroles de, de ce que j'ai écrit ou des, des choses qui sont mentionnées dans le Coran ou dans la Sunna, ils vont juste mentionner un verset ou un Hadith ou bien juste une parole et ils vont pas regarder euh, ou détailler les les règles de qu'est-ce qui est derrière et les conditions. Moi je me rappelle quand j'étais à l'école, j'avais je pense que c'était un prof de d'enseignement religieux au secondaire, Robert Ledoux ou Robert Roux ils nous disaient, ah les musulmans, ah, musulmans c'est quoi la religion musulmane Si tu voles, on te prend, on te coupe la main. Bon, tu dis ça à des élèves en secondaire 1, secondaire 2, en secondaire 2, ils nous disaient ça comme ça. Quand nous on est jeunes, on entend ça, on ne connaît rien, et bien tout de suite on a une mauvaise idée de la religion musulmane, parce qu'on ne comprend pas. Mais c'est par la suite quand tu réfléchis, tu utilises Euh, tu as, as raison, puis tu lis, tu recherches, là tu vois que ce n'est pas comme ils le disent, C'est pas comme on prend quelqu'un, on l'attrape dans la rue puis on lui coupe la main comme ça, non, il va amener, être amené devant le juge, il faut que ce soit un montant spécifique, il faut qu'il y ait des témoins, il faut qu'il y ait euh, par exemple certaines conditions, par exemple si euh, la chose qui a été volée était laissée euh, sans protection ou sans, euh, sans Non, ben c'est à dire si quelqu'un l'avait mis comme ça, il, il, il sort, il laisse sa porte ouverte, il ne barre pas la porte, il sort, il laisse la porte ouverte, puis il s'en va. Quelqu'un rentre chez lui, vole quelque chose, puis il part avec, il va, on ne va pas lui couper la main. Parce que pour qu'on lui coupe la, pour qu'on ait le droit de lui couper la main pour, cette, pour ce vol là, il faut que l'affaire qu'il a volée soit souclée puis euh, bien euh, cachée, puis protégée. Soit, parce que sinon, s'il est à la vue de tout le monde, ou bien s'il est accessible facilement, on va pas pouvoir couper la main de la personne qui l'a volé dans un cas pareil. Et puis il y a beaucoup d'autres règles, beaucoup d'autres euh, choses à ce sujet-là pour expliquer. Euh, il, y a, il, y a, il y a plein de conditions. Donc c'est pour dire que <coughs> malheureusement les gens ils, ils font juste répéter des choses comme ça pour faire peur aux gens, pour faire peur aux gens contre par rapport à l'islam, pour les éloigner de l'islam, pour leur faire peur. Alors que en réalité, c'est pas vrai qu'est-ce qu'ils disent. Donc, euh, tu rentres, tu, rends tout, tu tout droit puis tu tournes à droite. Non. Ouais, c'est ça. Pas la porte, au fond et la porte à, à gauche après. Oui. Donc, euh, on est on est sorti loin là, mais c'est juste pour expliquer qu'il y, y a des gens qui, qui se moquent. Euh, Cheikh Mordel, une fois, on lui a posé la question, justement, euh, s'il y a des journalistes qui parlent et qui disent des choses comme ça, est-ce qu'on doit leur répondre s'ils disent des mensonges Ils disent, oui, vous pouvez leur répondre et tout, dans, les, dans vos cours, pendant que vous faites vos cours. Mais ne faites pas une réponse spécifique juste pour eux, là, pour répondre, par exemple. Commencez à dire, à répondre à tout ce qu'ils disent, parce que vous n'allez jamais finir. Si vous, êtes, si vous faites ça. Donc, euh, vous, vous faites juste la clarification pendant le cours et puis. Ah, ben, c'est ça. Ils veulent faire de l'argent avec ça. Donc, euh, on ne va pas les aider à vendre leurs journaux. Donc, euh, <rire> le chien est bien ensuite. Où est-ce qu'on était rendu donc Euh Ok. اوكي دونك الشيخ اذا ثم يقال ايضا ثم يقال ايضا لو اننا لو اننا ادينا اديلنا ادينا لو باصواتنا مع الاسلاميين وفازوا في الانتخابات فهل سيتركونهم اعداء الله يتربعون على كرسي الحكم ام انهم سيفعلون بهم كما فعل بالاسلاميين في الجزائر اضف الى ذلك فعلى فرض ان فازوا ووصلوا الى قبه الحكم فهل يا ترى سيقومون بالواجب المناط بهم حينئذ من إقامة دين الله ونشر العقيدة الصحيحة ونشر السنة المطهرة والقضاء على البدع والشرك ومحاربة الغنى والفساد والاختلاف إلى آخر تلك المنكرات أم أن مناصبهم أن مناصبهم وكرسيهم وكراسيهم ستشغلهم عن ذلك كله Wallah, die jadhar al sa'ni. donc, euh, le cheikh, il dit: on peut dire également que si on donnait nos voix à ces islamistes, et qu'ils remportaient réellement les élections, et qu'ils gagnent, est-ce que les ennemis d'Allah vont les laisser prendre le pouvoir, et prendre la chaise du pouvoir, ou bien ils vont faire avec eux comme ils l'ont fait en Algérie? Avec le fils, hein On a vu qu'est-ce qui s'est passé en Algérie. Il y a pas quelques quelques années, de ça, une dizaine d'années de ça. Ils sont même plus que ça, hein là, On est en 2008 maintenant, donc ça fait longtemps là. Ça fait peut-être plus que dix ans, ouais. Donc, euh, ouais. Donc, qu'est-ce qui est arrivé Le fils était rentré dans les élections, et là ils ont fait les, les votes et tout. Premier tour, ils ont gagné, hein Mais après, ils ont annulé les résultats des élections, puis ils ont déclaré tous les partis illégaux, parce qu'ils ont vu qu'ils ont gagné. Donc c'est pour dire, et par la suite, c'est là qu'ils sont tombés dans l'extrémisme, euh, la vengeance, puis toutes sortes d'actes de terrorisme, et tout ça au nom de l'islam. Donc c'est do dommage et c'est malheureux, mais ça montre que le fait de rentrer dans ces élections-là, en partant, c'est juste qu'il est contraire à, à la Sunna et à l'islam. Et en plus, ça amène des conséquences négatives, comme par exemple qu'une fois que tu es rentré, ça y est, ils te, même si tu gagnes, ils ne vont pas te laisser prendre le pouvoir. Et, et même si tu gagnes, parfois, ils te laissent le pouvoir comme dans d'autres pays, comme par exemple au Soudan, on va voir qu'est-ce qui arrive dans des cas comme ça. Donc le chef, il dit également, on peut rajouter que, supposons que les islamistes gagnent vraiment et qu'ils arrivent à prendre le pouvoir. Est-ce que tu penses qu'ils vont établir l'obligation qu'ils ont d'établir la religion d'Allah SWT et de faire répandre la croyance qui est correcte et de répandre et de diffuser la Sunnah et d'écraser et d'éliminer les bid'a, les innovations et le shirk et est-ce qu'ils vont combattre la, la chanson, la musique et la corruption et la mixité dans la société ainsi que toutes les autres choses qui sont interdites par l'islam, est-ce qu'ils vont enrayer tous ces problèmes-là Le shayf, il dit Euh, ou bien ils vont, lorsqu'ils vont avoir pris le, le, le pouvoir, ils vont être trop occupés avec le pouvoir qu'ils n'auront même pas le temps de faire rien de ça. Et le Cheikh, il dit, qu'est-ce qui est apparent C'est que c'est la deuxième chose qui va arriver. C'est-à-dire qu'ils vont être occupés avec le pouvoir, avec le, le gouvernement, ils n'auront même pas le temps de combattre. Ou de répandre la haqi'da, de répandre l'islam, de prêcher la vérité, de répandre la sunnah, de combattre la bid'a et d'arrêter le shirk. Ils ne pourront pas faire ça parce qu'ils veulent trop occupés avec la politique et le pouvoir. Donc, le chef donne des exemples de ça. Et de la les فالغلاء قد عم وطم وأفحش وناهيك عما تعج به من البدع بل حتى الشرك فهل تم إبادة الشرك ونشر عقيده التوحيد والقضاء على البدع والطرق الصوفية بأنواعها التي ما زالت في عهد الإسلاميين إلا نشاطا وكثرة maar wat er gebeurd in de Soudan? Als de partij Islamist laban, de partij de Eroen, le parti de Hassan Tourabi, toen hij de macht nam in de Soudan, wat is er gebeurd? Heb je er iets van gezien? Heb je er iets van gezien? Heb je er iets van van établir la Sunna Est-ce qu'ils ont aidé les, euh, à répandre la Sunna, à répandre euh, le Taushit dans la société, à enrayer et à combattre euh, le péché et les interdictions de la Charia Non hein Le cheikh il dit au contraire. Et regarde, regardez en réalité lorsqu'ils ont pris le pouvoir qu'est-ce qui est arrivé. Sur le plan économique, on a vu les prix ont commencé à, à, à, à augmenter et à lever, à devenir plus, plus cher encore la vie. Et les bid'ahs ont continué à devenir de plus en plus répandus qu'avant, et même jusqu'à le shirk qui s'est répandu également, et euh, ils ont par la suite euh, établi même toutes sortes de turcs soufis et de hein qui ont augmenté encore plus lorsque les, les islamistes sont venus au pouvoir. Ils sont devenus de plus en plus actifs et de plus en plus nombreux. Et euh, est-ce qu'ils ont réussi à arrayer euh, les églises du Soudan Au contraire, ils les ont aidés à les construire. Ils ont dit qu'à chaque endroit où il y avait une, église, une mosquée, il faut construire une église à côté. Puis un temple, euh, un temple pour les autres religions. Oui, c'est ça. Ah, au Soudan, ils ont fait ça Ils voulaient, ils ont fait des Hassan euh, al-Turabi. Il a fait faire des des, euh, des conférences internationales pour la réunion des religions, puis le rapprochement des religions, puis le dialogue. Et puis il a dit comme une des une des décisions qu'ils ont prises, c'est qu'ils allaient construire une église à côté de chaque mosquée. Hein, et, euh, et ils ont fait plein de projets et de programmes pour pour rapprocher les les les, les chrétiens. Exactement. Ouais, c'est ça, non, c'est, j'en ai parlé de ça dans le, dans le cours que j'ai fait sur le livre ar rad dashar al Al-Mutasil-Majhoun, al al al du chef Ahmed Al-Najmi. Le chef, il a donné plein d'exemples comme ça, des citations tirées des journaux soudanais. Des exemples de qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont pris le pouvoir au Soudan. Et je vous ai déjà mentionné l'exemple de Hassan al-Turabi, que le chef Muhammad Aman avait mentionné, du fait que quand ils avaient pris le pouvoir, il y avait un des, euh, un des responsables qui avait fermé une usine d'alcool, c'est Hassan al-Tourab lui-même qui a dit non, il faut la, il faut la laisser ouverte, il ne faut pas, il faut, il faut pas euh, arrêter les gens de, de boire de l'alcool comme ça, il faut les éduquer avant, il ne faut pas appliquer la charia tout de suite, il faut les éduquer avant, après ça on va, on va appliquer la charia. Et donc euh, le chef il a dit, chef Mohamed Aman, il a dit ça là, ça, de, si tu dis ça, c'est comme si tu dis que tu ne vas jamais appliquer la charia. Parce qu'il n'y a rien qui va réformer la société, sauf la charia. Donc, si tu penses qu'il y a quelque chose avant la charia qui doit réformer la société, autre que la charia, pour pouvoir appliquer la charia, ben là, ça veut dire que besoin, tu dépenses sur d'autres choses que la charia pour euh, établir ta réforme. Et donc, c'est une contradiction, parce que c'est la charia qui a été révélée par Allah pour réformer la société. D'accord Donc, il euh, y avait cet exemple-là que le chef. Abelos, jani. Aprijdio, bel de alledaag, wel, de Ameer, al Hassan al Trawi, de, die, afha, al, de, in, de, de, de, de, de, de, de, de, Donc c'est ce qui se passe. Hassan al-Turab, il a des idées vraiment de couf, hein. Et il y a des certains même qui ont, sont allés jusqu'à dire qu'il était cash, hein, il kafir, tellement qu'il avait des, des, des idées qui sont dangereuses et graves, hein. Comme par exemple, il disait que le prophète صلى quand il parle de certains sujets de la dunya, euh, on doit, on a, on n'a pas, pas à croire en ce qu'il dit, hein. On n'a pas à croire en ce qu'il dit ou accepter ce qu'il dit. Et, et, et il a dit en particulier dans la médecine, hein, en particulier dans la médecine. Et puis, euh, il a dit encore d'autres choses qu'on n'a pas le droit de dire que les jeux et les chrétiens sont des pouvoirs. Il a dit, celui qui. Il a, ce, il, on n'a pas le droit de dire ça. Il est considéré comme étant des croyants. En tout cas, plein d'autres idées de ce genre. Le chef dit Bani l'adha amar. Oui, ok, ça, on a lu ça. Et les salafiïna, chez le Yémen, m'uttahadouna, m'uttahadouna, m'uttahadouna, m'uttahadouna, m'uttahadouna, m'uttahadouna, m'uttahadouna, m'uttahadouna, m'uttahadouna, m'uttahadouna, لم يتربعوا على كرسي الحكم هم لم يتربعوا بعد على كرسي الحكم فكيف لو تربعوا عليه رأيتهم يفعلون بهم كما فعل الأحزاب السبعة بولايات كنر ومن قتلهم للشيخ جميل الرحمن ومحاربة دعوته التي قام قامها أقامها على التوحيد والسنة وليس له ذنب بل قد حصل من قد حصل شيء من ذلك الذي من ذلك فقد نشرت جريده الوحدوي والشوره خبرا عن حادث جامع بلال الكائن في الخط الدائري الغربي لمدينه تعز اسفر الحادث عن قتل اثنين من السلفيين وثلاثه من الجرح تحت العناية الطبية وعدد من الجرح وذلك نتيجة خلاف بين الأسلحين وإخوان السلفيين حول إمامة المسجد وقد اقتصر الأسلح وقد انتصر الأسلحيون بمدير من المحافظة هناك الذي أصدر أمره من قوات الأمن لمنع السلفيين من أخذهم المسجد مما أدى إلى اشتباك. In een handel in een handel in een handel in een handel in een handel in een handel in een handel een een een een een een een een een een een een een een een een een een een Euh, on est toujours maltraité par les, les, les Irwan au Yémen. Les Salafis sont toujours, euh, en, euh, comment on dit, opprimés par les Irwan au Yémen. Alors, qu qu'est-ce qu que ça serait s'ils si arrivaient vraiment à prendre le pouvoir Peut-être qu'ils qu feraient la même chose que les sept, que les sept euh, différents groupes au, en, en Afghanistan. Qu'est-ce qu'ils ont fait lorsqu'il y avait. Euh, le, la guerre contre les, les, euh, les Russes, à l'époque, ils se sont tous mis les sept groupes contre Yamil al-Rahman, qui était salafi, hein, dans la région de Kunar. il avait réussi à établir une wilaya qui était euh, basée sur la l'aqida salafie et il avait ouvert jusqu'à 200 écoles, dans lesquelles il enseignait kitab al l'usul al al-salata, et les livres de la, la salafie. Et, euh, ils sont venus, tous les, tous les, jama, les groupes, des autres groupes du, de l'Afghanistan, ils se sont tous réunis contre lui pour le tuer. Hein? Donc, c'est pour d'ailleurs, il a le danger de ces gens-là. Les Irwan et les autres, Moutadiyah, en, en Afghanistan, ils se sont tous mis contre lui. Donc, peut-être que s'ils prennent le pouvoir au Yémen, ils vont peut-être même faire la même chose. Et ils donnent un exemple de, un, un, un, un, un, un, un exemple qui était arrivé au Yémen. Dans une mosquée, euh, il y a eu des intercations des, des entre des érudits euh, de, du groupe de l'Islah et des salafis dans une mosquée à cause de la, la position d'imam dans une mosquée. Et les Ikhwan, ils veulent toujours prendre le contrôle des mosquées. et Ils vont toujours essayer d'arriver à euh, faire des coups d'état dans les mosquées. Probablement, enfin, c'est une, une de ces histoires-là. Mais c'est, ouais, comme... Comme à Québec en ce moment, là, c'était un. Donc, c'est, <rire> faut pas parler. <rire> ok, d'accord, on ne parlera pas. Donc, <rire> donc, <rire> ouais, c'est ça. Donc, ai pour dire. Euh, le, le chef a dit il qu'il y a eu trois, il y a eu trois euh, blessés. Puis, euh, non, il y en a eu deux tués, deux salafis qui ont été tués. Il y a eu trois, trois blessés sous surveillance médicale et d'autres blessés également, tout ça à cause d'une dispute entre les Islahioules et les Irouanes euh, euh, et des frères salafis à cause de la position d'imam dans une mosquée. Et les Islahioules, ils ont demandé l'aide de, de, du, du, du directeur de la, de, de la sécurité de la région où, où, où la, la mosquée était là-bas, puis finalement, c'est la position, qu'est-ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont dit, les salafis n'ont plus le droit de venir à cette mosquée-là ou de prendre cette mosquée-là par la suite. Hein Donc, c'est pour euh, c'est pour dire, hein alors que c'est les salafis qui ont, qui ont été tués, qui ont été le plus blessés. Non ça, c'est le chef Hassan bin qasim al-Raymi. Oui, c'est un yémenite. Le chef il dit ensuite, pour terminer ce, ce point-là, puis nous, on va s'arrêter avec ça. واو هنا وقول رسول النب الكريم فأوي والذي يسلينا هو قول ربنا تبارك وتعالى فاما الزبد فيذهب جفاء واما ما ينفع الناس فينكث في الارض wa de rasulina sallallahu alayhi wa sallam la tadall taifatan min ummati ala la man wala man khalafahum hatta ala donc le cheikh de toute façon qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous si on veut qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous qu'est-ce qui nous console ou qu'est-ce qui nous vient nous réjouir c'est quoi c'est que Allah Ta Il dit comme par exemple dans sourate al Baqarah l'écume du torrent s'en va au rebut tandis que l'eau et les objets utiles aux hommes demeurent sur la terre ainsi Allah propose des paraboles donc qu'est-ce qui est utile ça reste qu'est-ce qui est pas bon qu'est-ce qui comme l'écume sur l'eau ça ça s'en va hein. tandis que qu'est-ce qui est bon qu'est-ce qui est utile ça reste donc c'est ça le, le le verset puis il y a le, le hadith que le professeur a mentionné Qui, qui dit il y, a, il y aura toujours un groupe de ma'ouma qui va être victorieux sur la vérité. Ceux qui vont s'opposer à eux, et ceux qui vont les abandonner ne leur nuiront en rien jusqu'à ce vienne wa viennent. Et quand, quand j'ai entendu la nouvelle justement du verdict de la Commission qui, qui avait dit que c'était rejeté, par rapport à la plainte qui avait été faite à propos du livre, eh bien j'ai pensé à ce hadith-là. Ceux qui vous ont abandonné parce qu'ils ont eu peur, <rire> ils, ne vous en, ils, ne, ils ne peuvent rien vous nuire en rien, et ceux qui vous ont euh, opposé, ils ne peuvent pas vous nuire non plus, vous êtes victorieux sur la vérité, jusqu'à ce que vienne là du jugement dernier, peu importe qu ce qui arrive, parce que du moment que tu t'accroches sur la vérité, même si tu t'arrive quelque chose, en réalité tu es quand même victorieux. Hein اوكي يا اما سعيد يا ان شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليه